بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت، au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. quand le ciel se rompra، وإذا الكواكب تثرت، et que les étoiles se disperseront.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 ركب ربك الكريم هو ام كيس كي تاترومبي او سوجي دو تون سيغور لو نوبل الذي خلقك فسواك فعدلك كي تاكريي بيوي مودلي اي كونستيتوي هارمونيهوم في اي صور « Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. »« Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonges. »« Alors que veillent sur vous des gardiens. » de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Les bons seront, certes, dans un jardin de délices. Et les libertins seront, certes, Dans une fournaise, où ils brûleront le jour de la rétribution. Incapable de s'en échapper. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là le commandement sera à Allah.